Je vous l'avais bien dit, je suis retourné bien vite car Mireille Mathieu est avec nous autrefois pour interpréter cette c h a n s o n qui s'intitule Oui, je crois.

よし、まずは私たちの幸せの幸せに、あなたのの幸せに、の幸せの幸せに、あなたのの幸せに、あなたの幸の幸の幸せ

Il y a une chanson qu'on ne sait jamais d'écouter et sous n'importe quelle forme, car plusieurs artistes l'ont interprétée, non pas comme l'original Edith Piaf, mais quand même, il fait toujours bon de l'écouter. Et cette chanson s'appelle La vie en rose. Je sais que vous tous, mes chers auditeurs de la UDO,

aime Beaucoup cette chanson, et c'est pour, pour ça que ce soir je vais vous la jouer, mais avec une autre interprétation, autre cantante, et c'est la vie en rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait.

de l'homme、mm hmm. auquel j'appartiens.、Mm hmm.

I am s o i n g to be a part of God, I k n o r that I am going to be a part of God.

Cette version de La vie en rose a été interprétée cette fois par une chanteuse qui s'appelle Diane Dufresne. Vous voyez bien, ce n'est pas notre é d i t h Piaf, mais quand même, nous lui dirons merci d'avoir participé avec nous ce soir dans notre petit voyage dominical à bord du train de la musique que vous présente la radio UDO e tous les dimanches soirs à partir de 8h. Et sans oublier,

Je vous rappelle que si vous appelez au numéro 818-2025, vous recevrez un CD comme souvenir du programme. Donc allez-y, nous attendons votre appel. Por favor, l l a m e l a numéro 818-2025 p a r a r e c i b i r ce CD comme regalo d e l p r o g r a m a e El Tren de la Musica. Nous continuerons donc cette fois.

Avec une nouvelle invitée à notre programme. Et elle s'appelle Isabelle Adjani. Et elle nous chantera sa chanson intitulée Le poule bleu marine.

ジャンプをさばすきスペシャル。

On va changer de rythme maintenant avec Johnny Holiday, lui qui de son côté nous dit Dis-le-moi, c'est le titre de la chanson.

Si tu j o u e s p a r l e m o I c a n con s o n de t a v o i x et d a n s l e c h o i x de tes m o t s j e n t e n d r a i ce qu'il f a u t

や

も o 1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう e 回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、も i 1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、も o 1回、もう1 e も e 1回、もう1回、もう1 e もう1

Veux-tu m'aimer comme personne ne m'a jamais aimé Peux-tu le faire Ce ne sera pas très facile, mais veux-tu quand même essayer Offre-moi seulement un peu d'amour pour faire brûler la lumière jusqu'au jour. Veux-tu le faire À la passion et jusqu'à la folie, peux-tu le faire Moi, je t'aimerai comme personne n'a jamais osé t'aimer. Oui, je vais t'aimer.

C'est le titre de la prochaine chanson.

そうです。

Les bonnes choses dans la vie ne durent pas longtemps. C'est le vieil adage qui le dit. Oui, et je le constate avec tristesse, mais c'est la vie. Il faut continuer à vivre malgré ses chagrins et ses peines. Il faut le surmonter à chaque instant et ne pas se laisser accabler par ses péripéties. Oui, Charles Aznavour en sait long. Écoutons-le dans sa composition. Il faut savoir se retirer.

Quand Le couvert est desservi et aussi garder sa dignité. Il faut savoir quitter la table quand l'amour aussi est desservi. Oui, c'est bien vrai ce qu'il dit. C'est un peu triste, mais c'est la vérité. Il faut savoir.

Et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de g l a c e et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir.

Tu supplies à genoux pour qu'elle reste. Tu joues toutes les cartes pour la garder. Et ça ne m a r c h e pas. Et on dit Reste encore avec moi. Reste encore avec moi. Je t'en supplie. Reste. Reste encore avec moi.

Sur Mon corps, dans mes bras enlacés, essoufflés, assouvir, étourdir, est e au chaud, à l a n g u i danser.

Chers amis auditeurs, le tour est joué. Nous sommes à la fin du programme. J'espère qu'il vous a plu. Et c'est ainsi, et c'est sur cette note, que nous vous disons que nous vous attendons donc dimanche o n c d prochain sur la même longueur d'onde, la 820 AM, la radio universitaire de l'Occident, la radio Universidad de Occidente. Et au micro, votre ami Daniel Fouché qui vous salue, qui vous dit bonsoir.

Et vous d i t s à dimanche prochain. Bonne nuit, bonne semaine. Ciao, ciao. Vous venez d'écouter notre programme Les Trains de la musique qui vous a été présenté par Daniel Fouché. Soyez avec nous dimanche prochain pour un programme similaire. Bonsoir et à dimanche.